Où on ne parle pas, n'est pas situé dans un pays lointain comme le Harare ou le Wild, mais à portée de voix tout près des pays où l'on parle. Rues et trottoirs, toits de maison, pare-brise des voitures sont recouverts d'une neige épaisse et invisible qui étouffe tout. Les gens sont muets, ce qui ne signifie pas qu'ils ignorent la parole. Au contraire. Ils se parlent bien mieux qu'avec des mots et des phrases. Ils sont comme les fourmis qui courent sur les lianes. Ils se rencontrent sans arrêt et se disent des choses sans qu'on puisse les entendre. D'or, il ne fait pas froid. Tout est doux et tranquille. Tout sommeille. Pour parvenir au pays où l'on ne parle pas, il faut simplement traverser les pays où l'on parle. C'est très simple. Les voyageurs doivent commencer à marcher au milieu de tous les bruits qui résonnent et qui font mal. Bruit des autos, bruit des radios, bruit des moulins à parole. Petit à petit, les bruits se mettent à se battre les uns contre les autres. Puis, ils s'annulent. On est certain d'être arrivé à destination dès que l'on rencontre Nadja Nadja, femme serpent qui connaît la langue comme sa poche.